Madame, bonjour messieurs, excusez pour euh, ce petit retard. Euh, C'est le journal parlé en langue française de la mi-journée de ce mercredi 21 avril 2021 dont voici le sommaire. Deux membres de la société Favorite Partner Company, une société qui s'était donné le droit de mettre en contact des hommes et des femmes en vue du mariage, en violation de son, objet, de son objectif légal, ont été arrêtés par la police. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur précise que ce genre d'activité est contraire aux mœurs se La route nationale numéro 3, Bujumbra-Rumongue, risque de s'écrouler au niveau de la rivière Guitotkwe en commune et province Rumongue, suite à l'action destructrice des eaux de cette rivière et à la montée des eaux du lac Tanganyika. Les usagers de cette route ainsi que le gouverneur de la province tirent la sonnette d'alarme. Comment rechercher la vérité du passé sans générer des messages de haine Tel est le thème de la chronique. Euh, Parle rassure-moi de ce mercredi. Euh, voilà pour euh, l'essentiel. Armel Motoilet à la présentation de ce journal en compagnie de Séraphine Hakizimana à la mise en onde. Bienvenue. Deux personnes, membres de la société Favorite Patron Company, laquelle s'est donné la mission de mettre en contact des filles et des garçons en vue du mariage, ont été appréhendées par la police. Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère et l'intérieur dans ses attributions, fait savoir que même si la société était agréée par différents services de l'État, notamment l'Office burundais des recettes, le ministère du commerce et l'agence de promotion des investissements, Il a dévié de son objectif légal qui était de donner conseil au couple. Il précise que mettre en contact une femme et un homme moyennant paiement est contre la culture burundaise. On l'écoute. La police a appréhendé deux individus. Ils sont accusés d'avoir constitué une société qui s'appelle Favorite Partner Company qui travaille en dehors de son objet légal et qui s'adonne à assurer le lien entre des filles et des hommes qui voudraient se marier, moyenne APMA bien sûr. Parmi les critères qui sont donnés à ces demandeurs, on trouve que par exemple on, on va demander si euh, le demandeur, s'il est encore dans l'enfance, s'il a, a aimé, s'il aurait euh, été déçu ou pas, et puis euh, on va aussi lui demander la taille de ses derrière pour les filles, si c'est petit, moyen ou grand. Et on va aussi lui demander si elle est encore vierge. Et le constat est que donc cette société voudrait travailler contre la loi en violant gravement les bonnes mères burundaises. Dans la culture burundaise, un homme qui veut avoir... Euh, une fille pour mariage ou euh, une fille qui veut avoir un homme pour mariage. Il y a des manières culturelles de le faire. Ça ne se fait jamais par euh, l'intermédiaire des autres gens moyennant paiement des sommes d'argent. Et il n'y a pas que cette société-là qui allait commencer à fonctionner. Et il y a aussi ceux qui violent gravement les bonnes mœurs burundaises, notamment à travers les télévisions, en ligne. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, des journalistes, ces derniers jours, qui commencent à violer gravement les bonnes mères burundaises. Ici, on leur lance un avertissement en leur disant qu'ils eh vont être appréhendés pour répondre devant la loi de leurs agissements. Pour les jeunes, le conseil c'est de leur dire que s'ils ignorent la culture bourrondaise, les bonnes mères, eh bien il faut qu'ils s'adressent aux adultes. Il y a des sages, il y a des autorités euh, compétentes, qui demandent plutôt conseil au lieu de violer les bonnes mères burundaises. Euh, dans cette conférence de presse, Pierre Mouliquier porte-parole du ministère, ayant euh, l'intérêt dans ses attributions, souligne également que la collecte ou l'exigence des cotisations Au niveau de certains parkings, ce fait malgré l'interdiction. Il appelle les conducteurs à s'adresser à la police ou à l'administration pour arrêter et punir les récarcitrants. Nous reviendrons sur l'élément tout à l'heure. Le réengagement de l'État dans la filière café a permis l'appurement des impayés dus aux caféiculteurs et un rapatriement aisé des devises, ici de l'exportation du café. Explication du ministre ayant en charge l'agriculture ce lundi lors d'un point de presse. Le ministre Deogut de l'Ulema a en outre indiqué que ce retour de l'État a réduit les différences de production caféicole, elles-mêmes due à la cyclicité du café. Suivez-le, traduit en français par Évariste Nzikovania. De tijd is er « Quand l'État ne s'était pas encore réengagé dans ce secteur café, il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Certains opéraient dans le secteur juste pour leurs propres intérêts au détriment du bien de la population. Je vous ai dit qu'en 2016, les impayés se comptaient à plus de 2 milliards de francs. Au fur et à mesure du temps, nous avons réduit les intérêts des particuliers, même les commerçants du café, qui n'ont pas honoré leurs engagements ont été sanctionnés et payés. À l'heure actuelle, c'est la première fois que les délais de paiement de caféculteurs sont respectés. Au mois de mai, ils ont reçu le premier paiement et au mois d'août, la seconde tranche. Que ce soit ceux qui ont vendu leur café chez ODK ou les coopératives ou les privés, Tous ont payé. Autre fait, c'est qu'il y a de la transparence dans le rapatriement des devises chaque fois que le café est exporté. Nous sommes à 95% de rapatriement des devises pour cette campagne café. Nous attendons aussi une autre tranche du café exporté. Vous comprendrez que ce réengagement de l'État dans la filière café est d'une grande importance. C'était Deogu de Rurema, ministre ayant l'agriculture dans ses attributions. Toujours en page agriculture, la distribution des semences sélectionnés du bétail de race améliorée à la population fait partie des grands projets réalisés par le ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions au cours du troisième trimestre de l'année 2020-2021. de, -de Rurima, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, l'a dit ce mardi lors d'une conférence de presse. Il ajoute que ces projets vont contribuer à lutter contre la malnutrition. Lydie Plus de 288 000 tonnes de grains de maïs sélectionnés ont été distribuées à la population. Le riz, la pomme de terre, l'eau haricot et de différentes catégories de légumes sont également distribuées à la population dans le cadre d'augmenter la qualité et la quantité de récoltes. et Selon des guide de l'EMA, ministre en l'agriculture et l'élevage dans ses attributions, cette autorité dit qu'à côté de l'agriculture, le ministère, Multiplient également de bétail, de race améliorée et les distribuent à la population. guidé Lulema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, dit que tous ces projets vont faciliter l'amélioration de la qualité des denrées alimentaires à la population. Vous n'avez pas Nilo Vous ratez l'essentiel. 13 heures passées de 6 minutes dans les studios de la radio Issa Nganiro. Poursuivons ce journal en page infrastructure. Risque de coupure à tout moment de la route RN3 à Bujumbura-Rumongue suite à l'action destructrice des eaux de la rivière Gitotkwe à Karonda sur la colline Gacha-Acha en commune et province Rumongue. Les usagers de cette route, de même que le gouverneur de la province Rumongue, tire la sonnette d'alarme pour une urgente intervention avant que le trafic ne s'arrête. Au niveau de la Guitoskwe, une seule bande de circulation est praticable sur cette route déjà menacée par les eaux du lac Tanganyika dans plusieurs endroits. Chronique. La chronique d'aujourd'hui parle de comment rechercher la vérité du passé sans générer les messages de haine. Pour Jean Bosco Hareriman, expert en justice transitionnelle, euh, les politiques doivent jouer un rôle de choix pour la réussite de ce processus. Il dit qu'il faut essayer de mettre sur pied un cadre qui rassure les survivants ainsi que les bourreaux potentiels. On dit que du côté technique, l'élément n'est pas encore disponible. Euh, poursuivons à l'international, au Tchad. Anja Mena, une ambiance de plomb régnait ce mercredi 21 avril au lendemain de l'annonce du décès d'Idriss Debi Itno, Le président en exercice depuis 1990. La ville est déserte et les habitants aussi entre tristesse et inquiétude. La ville était calme et quelques courageux tentaient de vaquer à leurs occupations, mais les rues étaient, étaient plutôt désertes. La circulation était fluide, alors qu'en temps normal, à cette heure-là, les embouteillages sont légions. à Jamena, Le quotidien de Jamena devrait rester perturbé ces prochains jours avec notamment euh, euh, les observations nationales qui sont prévues pour ce vendredi. Revenons sur l'élément euh, du ministère de l'Intérieur où Pierre Mouliquier, porte-parole de ce ministère, euh, dit que la collecte ou l'exigence des cotisations au niveau de certains parkings se fait malgré l'interdiction. Il appelle les conducteurs à s'adresser à la police ou à l'administration pour, euh, pour arrêter et punir les récarcitrants. suivez Son Excellence le Ministre avait formellement interdit la collecte des cotisations dans les parkings de ces véhicules et la mesure a été suivie sur tout l'étendue du territoire. Mais dernièrement, on a entendu qu'il y aurait des localités où on continuerait à rançonner et surtout les conducteurs de taxis vélos et les commerçants ambulants. Donc on a cité la coopérative Kobuko, la coopérative Burundi Business Abbasangiranguendo et qui Ransonnerait 3 000 francs bourrondés par mois à chaque commerçant ambulant et qui exerce bien sûr également. On a aussi entendu qu'au niveau du parking des taxis vélos d'Okiriri ici toujours ici à Medo et il y a l'endroit appelé communément Kwa Kinigi, qui aurait aussi déjà qui continue à exiger de l'argent aux nouveaux venus dans ce transport par vélo. Une somme de 100 000 francs serait exigée. Nous voudrions rappeler pour la dernière fois que Toutes ces contributions forcées ont été interdites par le ministère et la mesure a été suivie dans tout le pays. Et nous invitons toutes les victimes de ces agissements, ces conducteurs de taxis vélo à pouvoir s'adresser à la police de la localité ou à l'administration et pour que ces gens qui les rançonnent soient appréhendés et traduits devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. C'était Pierre Mouriquier, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ainsi, prend fin ce journal avant de vous dire au revoir. Permettez-moi de vous rappeler les titres.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 Comment rechercher la vérité du passé sans générer des messages d'ON Tel était le thème de la chronique « Parlera rassure moi euh, » qui n'est pas été disponible. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au micro, vous étiez avec Armel Moutore en compagnie de Séraphine Hakiziman à la mise en onde. Je vous souhaite de passer une bonne journée de travail. Au revoir.